Estamos de regreso con ustedes, estimados amigos del tren, y continuaremos a caminar con nuestra invitada de hoy, la gran dama de la chanson française, Madame Jacqueline François. La próxima canción que nos va a cantar en el programa de esta tarde es una preciosa melodía que se titula Mon cœur est un v i o l e n c e Sur t n violon s u lequel ton a r c h e t joue et qui vibre tout du long, appuyé contre ta joue, tantôt l'air est vif et gai. Comme un refrain de folie, tantôt le son fatigué traîne avec mélancolie. Dans la nuit qui s'achève, mon cœur est plein de toi. La musique est un rêve qui vibre sous tes doigts. Sous tes doigts、si、l イ caresse r エン・レヴァイブ・エン・レヴァイブ・エン・レヴァイブ・エン・レヴァイブ・エン・レヴァイブ・エン・レ e À la fin de l'accord, mon cœur est un violon sur lequel ton a r c h e t joue et qui vibre tout du long. appuyé Est et comme un refrain de f と、le son fatigué、 Et v i b r Après n l'unisson Mon cœur est un violon t est e cœur a cette intertétation de Jacqueline, nous allons vers quelque chose de plus mélancolique. Ou bien mélancolique, hein, car les paroles de cette chanson sont vraiment profondes. Écoutons-la chanter, cette très belle mélodie qui s'intitule Où vont les fleurs Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui p a s s e Qui peut dire où sont les fleurs Du temps? Passé. Quand va la パーセー、qui, passe, qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand valeu tant des chansons se sont d o n n é s aux garçons? Quand s u r o n n o u s un jour? Quand どうする人たちの時代かもしれない。どうする人たちの時代かもしれない。 サロン・ウォン・ウ l u t i p a a s e l t p a s o t o m b DANS LES c o m b a s どちらかとどちらうと、どらかいかどちらうと、どらかいかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらかというと、どちらか le temps passé, pauvre tombe de l'oubli, les fleurs l の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑 o n s n o u s un jour? Quand s 緑 r 緑の緑の������������������������������������������ パーセル、Qui, Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur la tombe du mois de mai, Les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous Que reste-t-il de nous amour? Es la próxima canción de la famosa cantante Jacqueline François, quien en el tren esta tarde está cantando las más maravillosas canciones de su repertorio. Ella fue elegida por el conductor del tren, el señor Daniel Fouché, que conmigo está tratando de complacer a ustedes, fieles compañeros del tren, con las mejores composiciones de los artistas franceses. Y esta tarde, Tenemos con nosotros a Madame Jacqueline François, que seguirá con esta canción. Que reste-t-il de nos a m o r s Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours m o r t e s devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours anciens. Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir. Qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village. 隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣 n 隣の隣の隣の隣の e の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の隣の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 Le cher v i s Ah. Paris, oui, je t'aime, nous dit l'artiste, dans une très belle composition. Écoutons à Jacqueline chanter. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime, c'est une très belle chanson. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Avec ivresse, comme une maîtresse. もう一つ、した to a to a to a to to to a to a t to a to a to a a to a to t a to a エクタス、おし、ジュタ、パラティアン、パリ、ジュタ、ジュジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、タ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュタ、ジュ Estimados amigos de la UDEO, la estación más grande de todo el norte de Sinaloa, mi nombre es Alejandra y estoy disfrutando este momento con el señor Daniel Fouché, el conductor del tren que cada fin de semana está con ustedes. Y esta tarde tenemos con nosotros la gran señora Jacqueline f r a n ç o i s una de las más grandes de Francia y de su época. Ella cantará para continuar con el programa. Si vous me misez autant. Et、nous aurions pour bien longtemps le bonheur même Si vous m'aimiez autant Que Je vous aime Vous sauriez que partout Je me sens triste Vous sauriez que sans vous Plus rien n'existe et notre vie ne serait plus qu'un long b a i e r si vous m'aimiez autant. mains tendrement prendrait la mienne et je n'aurais pour bien longtemps plus une peine si vous m'aimiez de mon c œ u r cette prière pour que j'aie du bonheur la vie entière il suffirait pendant une heure un instant même Que vous m a Il m aime. i i e que je z autant, vous aime. Il fait chaud à Motis, hein?、Ha! Quand l'époque de la chaleur commence. Serrez vos ceintures, allumez les airs conditionnés, car dans la maison il fait chaud comme dans un four. Ah, un orno, hein?、Eh? La casa est comme un orno. connaissez q u l'or, hein?、Eh? Et nous sommes tout simplement au mois de mai. Imaginez-vous ce qui nous attend pour les mois de juillet et les mois d'août. Ah, v amos a q u e m a r hein? Comme chicharos, hein?、Eh? Vamos a hacer como chicharros ¿eh? en el mes de julio y de agosto, ¿no? Ok. Eso será e l'enfer. o Va a ser un infierno ¿eh? en la casa. ¿Tú tienes aire acondicionado en tu casa? No. Ay, pobrecita.、Uh. Ok. Te va a comprar un ventilador. <risa> ¿Cómo se llama? Los f i n s de techo. ¿eh? Fines de techo. C'est el momento de laisser mochis y ¿eh? de partir por el norte, donde el sol es m u c h a o r Oui, allez visiter le Canada, New York, Boston, oui, ces endroits qui sont, qui sont dans l'Amérique du Nord, si on peut le faire. Mais pour apaiser cette chaleur, nous écouterons une chanson sur le printemps. Pourquoi pas? C'est le printemps. Oui, c'est ce que va nous chanter Jacqueline François.、Mmh. Comme un roseau dans la tourmente, tout m'énerve et tout m'irrite en ce moment. Le monde me désenchante par ce beau jour de printemps. Fatigué, désabusé et sans courage. Impatiente, je ne sais plus ce qui m'attend. Je sens arriver l'orage par ce bon jour de printemps. Les choses que j'aimais, je ne les aime plus. Je veux un tas de choses que jamais je n'avais eues. Je ne comprends pourquoi j'ai perdu mon entrain. Je prétends être très brillante et je ne sais plus rien. Agitée comme un roseau dans la tourmente. Tous mes nerfs v ê e t tout m i r r i t e n en ce moment. Le monde me désenchante par ce beau jour de printemps. Fatiguée, désabusée et sans courage, impatiente, je ne sais plus ce qui m'attend. Sans arriver rase Par de ce bon Je o u r d printemps Je voudrais me sentir loin d'ici, fuir la vie de chaque jour, et peut-être en m'évadant ainsi, y trouverai-je s l'amour. Les bourgeons des marniers de mon enfance, l'aubépine, la jacinth et les lits d a v e l a n c en vain me chantent leurs romans. c Douterais-tu du printemps Tout est si joyeux. Pourtant je suis malheureuse, d'où me vient tout ce tourment. Oh mon ami, c'est... Merci trois fois merci, nous chante Jacqueline car elle est très reconnaissante pour tout ce qu'elle a reçu. Merci trois fois merci, c'est le titre de la chanson qu'elle va nous chanter. Merci trois fois merci. Et pour clôturer notre programme de cet après-midi, nous partirons sur un ton bien connu de tous et que nous, aimions jouer vous, que nous avons joué pour vous la semaine dernière. De メンバーの名前は誰かと知ってい bye, bye. bye, bye. À la semaine prochaine. Tu m'as donné un amour merveilleux. Tu m'as donné ce qu'il y avait de mieux, mon cœur et moi. Nous te disons tous deux merci, trois fois merci. Depuis le jour où je t'ai rencontré, ma vie est belle comme un conte de fées. Tous mes désirs sont à jamais comblés. Merci, trois fois merci. Qu'il pleuve ou v e n t ou qu'il fasse soleil, les jours pour moi restent toujours pareils. Magnifique, magnifique. Quand tu es là, il ne me faut plus rien. Je te regarde et je me sens si bien. Et la vie n'est pour moi.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 Trois fois, merci. Tout mes rêves d'enfants, mes vœux les plus ardents, tu les as exaucés. Des bouffées de bonheur font éclater mon cœur quand tu viens m'embrasser. Je n'avais rien. Et tu m'as tout donné, la joie de vivre, d'aimer et d'être aimé. Pour tout cela, quoi qu'il puisse arriver, merci trois fois.